Je trouve qu'il était temps que le ministre mette l'accent sur les femmes. Il a eu une idée de génie d'instaurer octobre, le mois de l'histoire de la femme. Et quant à nous, nous avons bien eu raison de marquer ce mois d'octobre de façon spéciale avec ces ateliers de formation. Ils ont eu un succès fou. Ça fait chaud au cœur de voir un tel enthousiasme chez toutes les participantes. Il y avait une bonne vingtaine de ministères qui y ont participé, n'est-ce pas 27 au total, pour être exact. Et tout le monde a reconnu la nécessité d'organiser d'autres ateliers à l'avenir. C'est très encourageant. Ah oui, c'est certain qu'il faudra non seulement ajouter d'autres ateliers, mais également penser à étendre les domaines professionnels si nous voulons servir une plus vaste clientèle. Cela va sans dire que la main-d'œuvre féminine se diversifie de plus en plus. Les femmes ne se cantonnent plus dans des emplois traditionnels. Effectivement. C'est un fait que les femmes se lancent de plus en plus dans les domaines jusqu'ici monopolisés par les hommes. On ne compte plus les femmes chirurgiens, juges, astronautes, pilotes, policières, pompiers, ingénieurs et j'en passe. Bref, les femmes sont visibles partout, tant aux chaires d'université que sur les chantiers de construction. On peut être fiers de nous. On en a fait du chemin. Mais pour en revenir à nos ateliers de formation, vu le grand succès obtenu cette année, nous devrons par conséquent envisager d'en augmenter le nombre l'an prochain. Espérons que ces ateliers vont contribuer à retenir plus de femmes dans des emplois non traditionnels? Oh, probablement. Et ce faisant, nous atteindrons notre objectif, c'est-à-dire offrir un service plus efficace à la clientèle.